Yeah. Je suis à toi, je suis à toi. À ah, mon ami, est dans l'amour, il n'y a pas de cousin, maman, il n'y a que des amoureux Je suis à toi, je suis à toi. À ah, mon ami, est dans l'amour, il n'y a pas de cousin, maman. Que des amoureux Je repasserai le soir à la fenêtre Jeter un bouquin de fleurs Mais ne dis pas ça ma maman Sinon elle va m'insulter Je repasserai le soir à la fenêtre Jeter un bouquin de fleurs Mais ne dis pas ça ma maman Sinon elle va m'insulter Ikimambu Gimambu, buala, ya. ya.